Fanna wasibu uh, achara Selon avis De l'école de l'auteur Fanna wasibu acharatun D'accord, on peut voir Fanna wasibu acharatun Wahia an Walan Wa izan Wa kei Walamu kei Walamu ljuhud Wa hatta Waljawabu bilfa Walwa D'accord Al-Nawasib, les agents de un nasb sont en nombre de 10. Hein, les agents de un nasb sont en nombre de 10. D'accord An. An, c'est un harf de Nasb, wa masdar wa D'accord C'est un harf qui exprime quoi An, qui exprime d'abord un nasb Il va faire le travail de un nasb dans le verbe. Dans lequel, et qui va être. Euh euh euh on peut le transformer en un masdar. On peut transformer n et le verbe en un masdar. Un masdar D'accord Et le futur. Donc c'est un harf qui va impliquer un nasb. D'accord Le travail de un nasb dans le fait. Et qui va impliquer le futur, c'est-à-dire le Que c'est dans le futur, l'estirbelle, et aussi al-masdar, qui va, on peut retourner à la source, hein, et qui est al-masdar, et qui est al-masdar, qui est al-ism. D'accord Exemple. <t> uhibbu an ahujja Allah al-haram. Uhibbu an ahujja baitallahi al-haram. Ici, on a <t> uhibbu an. D'accord <t> Uhibbu an ahujja. Beit Allah al-Haram, j'aimerais accomplir le pèlerinage pour la maison sacrée d'Allah, qui est la Kaaba. D'accord Ouhibbu an-ahujja. An-nasb, hein, parce qu'on a, on a vu, an ahuja. maintenant, an-ahujja. Donc il a fait le travail de an-nasb, an-ahujja. D'accord An-ahujja. Al-Masdar Parce que an-ahujja, on peut la, la, la, la transformer et la traduire hein? par al-hajj. Uhibbul hajjja ila bejtilahi al-haram. hein? Le nom, le masdar, le hajj ya hujj, hajjan. D'accord Hajj ya hujj, hajjan. Il a accompli le pèlerinage. Donc là, an-ahujja, cela équivaut à al-hajjj. Uhibbul hajjja ila bejtilahi al-haram. Et aussi, on a vu que c'est un harf qui introduit à l'istiqubale, parce que cela ne peut se réaliser que dans le futur. « Je veux un « ila il a haram l'aïharam »« Je veux un « anjaha »»« Je veux un « astakima »»« D'accord ?»« Je veux un « najaha »»« Je veux un « D'accord ?» Donc là, c'est « un harf nasbin »« wa mastharin »« wa astiqbal » D'accord Maintenant, euh, si on regarde l'an, le deuxième harf parmi ces nawasib. L'an, harpou nafyin, wa nasb, wa stiqbal. D'accord Cette fois, c'est harpou Faites attention, c'est la négation. Hein wa nasbin wa stiqbal. Harpou nafyin, wa nasbin wa stiqbal. Harpou nasb, puisqu'on est en train d'étudier le nawasib. Donc, tous ces harpou, on va voir que. To feed an nasb. Harfu nafiin wa nasbin wa stirbel. Exemple. Len ashabal ashrara. Len ashabal ashrara. Je ne me ferai pas des compagnons parmi les malfaiteurs. D'accord? Harfu nafiin. Puisqu'il y a la négation ici, elle est claire. Len ashabal ashrara. Je ne ferai pas des compagnons parmi les Les malfaiteurs. Harfu nasbin len ashaba. En principe, ana ashabu, anta tashabu. Ici, len ashaba. Il y a nasb, il est exprimé par fatha. D'accord? len ashaba. Et harf istirbal, puisque cela, dans le sens du, donc, que cela va se réaliser dans le, le futur. C'est pour le futur. I, comme a dit Moïse alayhi D'accord? Rabbi bima lil En forme de remerciement d'Allah, il a dit, je ne serai jamais l'allié des, des, des, des, des criminels. Les criminels par excellence, ce sont les Ce sont les mécréants qui ont fait le plus grand crime qui est. La mécréance qui est le polythéisme, hein, la plus grande forme de, de crime qui est sur terre, c'est la forme de mécréance et la forme de l'associationnisme et le polythéisme et qui est exprimé par les idéologies hein, de la mécréance telles que la laïcité et telles que la modernité et telles que le darwinisme et telles que ces philosophies athées et ainsi de suite. Donc là euh, ce ce ce grand messager Alayhi Salam la di falan akuna dahiran lil mujrimin. Falan akuna. Hein, il y a un nasb sur akuna et il y a le sens du futur hein, et il y a un nafi lan akuna dahiran lil mujrimin. Je ne serai pas un allié pour les criminels. D'accord? Ça c'est le deuxième حرف le troisième اذا اذا اذا C'est un harf, on dit harfu jawabin, C'est un harf, harfu jawabin, ila, ila. Iden, iden, iden, D'accord? C'est un harf qui marque la réponse, la récompense, et cela fait le travail de Hein, cela fait le travail de euh, un nasm d'accord. Exemple, quelqu'un te dit ça azuruka, ça radan, par exemple, ça radan Je vais te visiter demain, d'accord. Et tu réponds isn okrimakar. Faites attention, Si on va dire okrimuka, c'est c'est faux. Hein. Si, on, euh, si euh, tu vas dire Iden c'est faux parce que Iden, D'accord Faites attention. Dans un dialogue, quelqu'un te dit, toi tu réponds Iden Okrimaka. Iden Okrimaka. Je vais te visiter, donc je t'accueillerai bien, ou bien je t'accueillerai avec générosité. Hein, on a dit que c'est un euh, harf de al-jawab parce que il fait suite à une proposition. Ça doit faire suite à une proposition. Deuxième chose, harfou jazer, la récompense, elle dépend aussi de la proposition. Il y a une proposition et on va montrer quelle est la récompense pour cette proposition, euh, cette proposition, pardon. Et c'est un haf de an qui va faire le travail de An-Nasb, l'amel, l'action ici, hein, et que Idan fait dans le verbe l'action de An-Nasb. Idan mm ukrimuka. -hmm. Faites attention, si quelqu'un va dire Idan ukrimuka, on va dire la hanta hier. On va dire la hanta. On, on, on, on, on, on va dire que tu as euh, fait une erreur dans hein, D'accord? Euh, ça c'est le deuxième, euh, le troisième d'accord maintenant le quatrième le quatrième KAY KAY okay, harfou, harfou MASDARIN wanas, KAY harfou NASBIN uh, wa masdar, ou harfou MASDARIN wanas, d'accord KAY exprime le masdar donc va nous, nous, nous induire vers le masdar hein, ou bien va nous diriger vers le masdar Ou bien et aussi, elle fait l'action de n'asb euh, Exemple, j'ai tu kay attaallama l'ilma. Si on se dirige vers un savant, par exemple, on dit, j'ai tu kay attaallama l'ilma. D'accord? Je suis venu pour apprendre la science. D'accord? J'ai tu kay attaallama l'ilma. D'accord? C'est un harf de Annasb, puisque, kay attaallama. Kaj a D'accord? Et aussi, c'est un harf de Al-Masdar Puisqu'on peut la transformer hein, Je suis venu pour l'apprentissage De la science Donc on peut aller vers Al-Masdar mm. Je tuli ta'allumi Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman Il a appris hein, Il apprend hein, Un apprentissage Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman Ta'allum jest ta source, maszter Maszter D'accord? Wynarabe, l'asma jest maszter, jest maszter To są asma Qui sont la base hein, De la langue arabe kullaha Allah a enseigné A Adam hein, Il a appris à Adam Il lui a appris Les noms de toutes les choses Adam al eh, Très bien on a vu maintenant « key ». On va voir maintenant « l'âme au key ».« L'âme au Elle est dite « l'âme au ta'lil ».« L'âme au on l'appelle aussi « l'âme au ta'lil ». Elle va nous donner « l'illah », nous donner la cause. « L'âme au ta'lil ». C'est pour exprimer l'argument, la raison, la causalité. « Elle est, la, euh, dite l'a mouta'lil, qui introduit l'illah, la causalité, la raison. D'accord? Qui va exprimer la causalité, la raison. D'accord? Elle implique un nosb, aussi l'a okay? elle implique un nosb du verbe euh, qui est al-mudari'. D'accord? Qui la suit. D'accord? Car on suppose qu'elle est suivie hein, de quoi? Qu'elle est suivie de un On suppose, nous qu'adir b'an ehh, uh, uh, yani mtsbu'a bi so so, ce n, elle ne va pas apparaître. Soit elle ne peut pas apparaître, sinon ce sera contraire à la parole des arah. Ou bien elle uh, ne peut pas apparaître facultativement. avec certains, certains uh, Avec certains haroufs, et Moudmara Wujouban avec d'autres. Euh, D'accord On peut voir avec les exemples. Euh, D'accord On suppose qu'elle est suivie de N, qui est Moudmara Jawazan. La avec le, avec ou ok N. N. Et Moudmara, elle n'apparaît pas. Hein? Elle n'apparaît pas. Pourquoi hein? Elle, elle est Moudmara Jawazan. C'est-à-dire, elle est omise facultativement. Elle peut apparaître. Hein? Comme On va voir dans les exemples. Elle peut apparaître comme J'ai tout les D'accord Li, ça c'est l'âme, ok On peut dire. Euh, Qu'est-ce qu'on dit ici J'ai tout les attaalama. Atalama est, est menson par quoi hein? Est par Il, est par Il est par N. Qui est moudmara jawazan. n'est pas menceau par l'âme. Il est menson par N mudmar jawazan apri lam ta'lil mudmar jawazan el apparat jawazan yruz an tudmar yruz ant tadhhar d'accord il est permis dans la langue arabe qu'elle apparaisse ou qu'elle disparaisse hein qu'elle apparaisse dans la dans la phrase ou bien qu'elle disparaisse hein donc apri lam ta'lil elle est omise donc facultativement d'accord vous voyez hein j'ai tout li atalamma fax sur le plan de l'arabe comme lorsqu'elle la semaine nta alusi ladid dans son noble livre inna fatahna laka fathen mubeena li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ça c'est ma'touf aussi sur yaghfira wa yutimma ni'matohu alayka wa yahdika siratan mustaqima tout cela sont des verbes mansouba bi an jawazan ha baada d'accord donc en tout cas, ça surtout que c'est correct de di la qu'est-ce qui peut apparaître suivi de an qui est mudmarasan jawazan oui justement j'ai dit li an pardon tu, 恩, a a c'est, ce qui est pardon, ce qui est ici, jałazan, c'est Et ce qui peut apparaître, hein, parce que, euh, ici, c'est lame, qui, qui, qui, qui, qui, qui, prend la place de ké, et après lame, il y a 恩, hein, ké, 恩, a Avec ça ne peut pas apparaître, hein, donc, euh, mais, ici, avec, Lame, ah, a li an ta'allama D'accord, li an Et c'est ce an ta'allama Qui peut être transformé en un master D'accord Je to li ta'allomi Je li bi an بعد oh, an, an bi an دون jawazan وعجلت D'accord Comme aussi dans l'exemple ها وعجلت اليك ربي لترضى ها وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى موسى عليه السلام ها venu un peu avant l'heure pourquoi pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala لقد وعجلت اليك ربي à dire لان an ها d'accord wa ajiltu ilayka très bien après lamu il y a lamul juhud lamul juhud c'est à dire la de la négation hein, ou la de nafi de la négation an nafi a condition qu'elle soit précédée de kana ou lam yakun lamul juhud en principe elle doit euh, être euh, précédée Il doit y avoir cette condition qu'elle soit précédée par mekana ou la euh, y Elle implique un nosp dans le fait mudare par n. Elle implique un nosp dans le verbe mudare Dans le fait, المدارع, euh, dans le fait المدارع, euh, Un nosp par quoi Par n. n qui est moudmara, cette fois, ben n elle est de fois modmara wujuban elle omise obligatoirement si elle apparaît c'est faux d'accord ha cela m'juhud la m'juhud la munfi ha la m'juhud jahada nafa ha nafa d'accord wa jahadu biha wa saiqanatha anfusuhum dhulman wa 'ulwa dans ce verset qu'on a rappelé une fois vous vous souvenez allah soubhanahu wa ta'ala nous informe que même les atay ha Ils savent qu'il y a un créateur pour ce monde. Mais ils sont en train de, de mentir. Ils sont de, grands menteurs, ils sont de grands menteurs. Ils prétendent que eux, ils ne savent pas qu'il y a un créateur dans ce monde. Hein? Comme euh, une fois, j'étais en train de discuter avec quelqu'un sur Twitter. Euh, je lui ai dit, euh, qu'est-ce qui a créé ce monde Est-ce que c'est le Big Bang hein? Votre divinité s'appelle donc le Big Bang. Est-ce que c'est le hasard Parce que parfois vous nous dites que c'est le hasard. Il m'a dit, non, non, non, c'est pas ça. Il m'a dit, c'est cela, c'est le rien. C'est le rien, c'est le néant. Ça revient à la même chose. Il m'a dit, mais c'est le rien qui a créé ce. Ils tout cela. Pas, le problème, c'est quoi mm. Ils savent qu'il y avait en cause pourquoi il était démarré. Mais pourquoi mm. C'est ça, ils n'ont pas accepté. Ah. ils ne veulent pas ils ne veulent pas, veulent pas. Veulent oui. pas parce qu'ils sont têtes ils n'ont pas oui, il y a... ils sont oui, têtes oui, oui. parce que si on va dire à n'importe qui qu'un objet il vient de rien ou bien il vient du big bang un objet un objet. par exemple le, le téléphone oui. ou bien le pc ou... si on va lui dire cela vient de rien il ne faut pas accepter dans son esprit qu'un enfant tu vas lui dire ce produit personne ne la, ne l'a produit en réalité Ça c'est faux, ça c'est la folie. Donc c'est pourquoi jahadou, ils sont en train de faire jahoud. Ils sont en train de, de, de, de faire une négation d'une évidence. Que tout objet, il a un créateur. Il a un fabricateur, par exemple si c'est à la dimension humaine, ou bien ce, ce monde, il a un créateur. Hein. Un créateur qui a créé toute chose. Donc là, c'est l'âme ou le on l'appelle l'âme ou le parce que c'est l'âme en nafi qui va introduire le sens de en nafi. La condition pour nous, c'est qu'elle, qu'elle vienne après na ou l'am Et on trouve des exemples dans le Qur'an karim, hein. Et on dit qu'elle implique donc un nasb dans le film al Elle implique un nasb par an, qui est cette fois mudmara, qui doit disparaître obligatoirement, hein, qui ne peut pas apparaître. Także, jak w parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ma w tym przypadku, że ala tym przypadku, że w tym przypadku, min w tym D'accord? Ma w tym przypadku, że w tym ala ma En mu dmara wujuban. n ne peut pas apparaître dans Al-Kalam. D'accord? mudmara wujuban. Donc, le fiil mudari'a, il est mensob par n mudmara dmara wujuban. Après lam Al-Juhud. Parce qu'il s'agit ici de lam Al-Juhud, non pas de lam Al-Ta'liyum. Et comme do tego, co jest w tym samym momencie. Dlatego, że w tym momencie, w tym momencie, w wa momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w momencie, w w il y a, d'accord et comme dans un exemple allah imanakum allah imanakum allah donc la qibla allait être changée allah ne va pas Donc, euh, faire que les, les prières précédentes ne seront pas comptées, hein, lui imanakum ici, c'est dans le sens de salatakum. Et ça, c'est parmi les, les preuves que l'a'mal s'adroul l'iman, parce que ici, c'est imanakum bi Il a signifié que ce a'mal qui est la salat, c'est un iman, c'est de la foi, hein? Allah euh, n'était pas, euh, à, donc, euh, euh, faire perdre votre iman ou votre foi c'est-à-dire ici votre prière votre salat mm -hmm. mm -hmm. d'accord et aussi dans un exemple ma mm -hmm. dans la, la sourate yusuf alayhi rappelle juste une قاعده sur laquelle on a discuté la dernière fois et qui concerne le al-fi'l al-madi euh, dit parce qu'il y a deux avis puisqu'il y a en, en fait deux, deux écoles il y a parfois quelques divergences non pas toujours dans la langue arabe hein. il y a beaucoup de points de convergence entre les nouhats, entre les grammériens des points de convergence mais il y a parfois hein, de petites divergences comme ça sur quelques points comme ça de détail des points de détails comme on va voir aussi avec le avec Nawassib, il y a un point de de divergence comme je, je viens de, de le citer tout à l'heure donc euh, aussi euh, pour Bina al-fa'il al-madi il y a deux avis euh, je vais lire en arabe et on essaie d'expliquer aussi al-qawl al-awwal le premier avis euh, c'est que on dit par exemple le, le verbe katab hein Euh, en fait le, le, le verbe euh, avait la forme kataba hein, katabat hein, et lorsqu'on dit katabtu hein, moi j'ai écrit j'ai écrit donc euh, le premier avis ils disent que wa asluha c'est katabatu Ça, en fait il y avait kataba tu kataba le verbe dans sa forme initiale c'est kataba Dans le Mahdi. il est mabni sur al-Fath, c'est-à-dire qu'il a une fath à la fin, kataba, hein? et il y a le ta qui est du sujet, katabtou, katab tu. Mais on a transformé kataba en Tu. Katab Pourquoi? On a transformé parce qu'en arabe on ne peut pas euh, rencontrer quatre euh, lettres, quatre harof, qui ont haraka. Il doit y avoir secoune. Il doit y avoir ce Parce que ça, c'est considéré comme une forme lourde dans la prononciation. C'est considéré comme étant une forme lourde lorsqu'on dit non, c'est difficile à réaliser dans, dans, dans la bouche. C'est difficile à réaliser dans l'appareil phonatoire lorsqu'on veut prononcer. C'est pourquoi, qu -ce qu'est-ce qu que les arabes ont fait Donc il n'y a jamais la succession de quatre harakètes. Il doit y avoir un seconde entre les harakettes. D'accord Donc, et si vous pensez à n'importe quel mot de l'arabe, vous n'allez jamais trouver quatre harakettes qui vont se suivre. Quatre harakettes, c'est-à-dire une fatha, une kasra et une damma. Comme ça, c'est harakettes qui vont se, se, se succéder. Hein? Quatre fatha à la suite ou quatre euh, fatha et avec le kasra ou avec la jamais. Il doit y avoir seconde entre eux. C'est que l'arabe, on ne trouve jamais quatre harakats qui vont se succéder. Il doit y avoir un seconde au bout de, de deux ou de trois. Et au bout de deux ou de trois. D'accord Au bout de deux ou de trois lettres, hein, il doit y avoir euh, aussi ce Donc là, le premier avis, ils disent que la, la forme du verbe, en réalité, c'est toujours le al-bina al-fatiha C'est qu'il est toujours « mebni al-fatiha ». Le premier avis, ils disent « Uh, asluha, sa forme uh, réelle et sa source c'est katabatu bateau c'est donc c'est dit fait mais ce fait c'est un verbe qui est figé comme ça sur le fait qui est construit sur le fait mais ce fait n'apparaît pas pourquoi parce que on déteste les arabes déteste que, que quatre lettres se, se, se, se suivent et dial y autre euh, avis, a vi al qawl al thani al madi yubna al fath l'autre a vi dit que non al madi il se il se forme sur al fath mais il, il prend aussi d'autres formes hein al madi yubna al fath ma lam yattasil bihi damir raf' mutaharrik wa la waw jamaa' il dit que al madi il se construit avec le fath hein comme dans kataba mais il se construit aussi sur ce quand s'il est suivi de d'un mir الرفع المتحرك ها c'est-à-dire comme on a d'accord il est ou bien lorsqu'il est suivi de waw jamaa katabu cette fois il n'est pas euh, sur le soukoun mais sur la damma katabu juste après il, donc il y a kata hein il y a damma parce que il, est, il sera suivi de al-waw de al-waw donc damir jamaa Fa idat tsala bi damiro rafi al-mutaharik, yubna al sukun? o idat tsala bi waw jama'a, bunia al-dhamma. Hein? Bunia al-dhamma. Nankatabatu, Ah Katabu. Ah Katabu. Donc là c'était juste un point sur lequel on a discuté la dernière fois, et on était en train de voir quelles sont les nawasib du fil al-mudarik, quelles sont les churów, hein, qui vont exiger Que al-Fi'l-Mudari' euh, soit à la forme d'un nasb. En principe, al-Fi'l-Mudari', il est construit, euh, il n'est pas euh, mabni. Al-Fi'l-Mudari', il est mu'rab. Il est mu'rab. Lorsqu'on dit yaktubu, yadkulu, yakruju, yelabu, yemshi, yajri, uh, yachfazu, etc. Donc, dans ces verbes, euh, il est marfou ha uh, uh, y al fi' al mudari' marfu' mu'rab huwa mu'rab ila et donc ici qu'est-ce qui se produit mais lorsqu'il est précédé de quelque chose qui va exiger qu'il uh, ne soit pas prendre un c'est parmi ces les qu'on est en train d'étudier ce sont des agents de nasb c'est-à-dire des qui vont exiger que le ne soit pas Il ne doit pas prendre d'amma à la fin. Il doit recevoir euh, un nasb. Et juste après, on va voir aussi d'autres agents qui vont exiger al jazm dans le fiil. Dans le fiil D'accord Donc là, on était en train d'étudier euh, euh, hata. Hein? Donc on a déjà vu an, hein, ilan, et idan, hein, et kay, et Et on, est, et on rentre maintenant euh, sur la rubrique ou bien le chapitre de Hatta Hatta euh, comme lorsqu'on dit par exemple Raji'udurusaka Hatta tanjaha en principe qu'est-ce qu'on avait dans Najaha, Najaha c'est réussir Najaha c'est euh, réussir, to success réussir to to succeed, d'accord. Très bien. Ah, ah c'est le de uh, success, ah, le, le nom. D'accord. Donc là le donc euh, ce verbe en principe, najaha », donc euh, dans le mardi, Et maintenant dans le modarre, c'est jaho. Mais puisqu'il est précédé de ce harf qui est hatta », il ne va plus prendre yanjaho. tan jaho, non? non. Hatta ten Parce que ce hamil, il va exiger un dans, nasb dans le fil. Il va exiger que le fait, que le verbe soit mansoub. D'accord? C'est clair? Vous me suivez? D'accord. Donc là, par exemple, Raji'i dorosaka. Révise tes leçons jusqu'à ce que tu réussisses. D'accord? Raji'i dorosaka. Hatta ten D'accord? Ten Ici, ce verbe. Ten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 Mais elle et d'autres qui, qui vont travailler avec. Et ici, par exemple, avec Hatta, en principe, même si la phrase ne, ne, ne se dit pas comme ça parce que elle ne doit pas apparaître, en principe, on, de, on devait avoir Raje Dorosaka Hatta en Hatta en d'accord? Hatta en d'accord? Mais ici, elle euh, Elle est moudmara ou Elle ne doit pas apparaître obligatoirement. Elle ne doit pas apparaître obligatoirement. Elle doit disparaître obligatoirement. Parce que cette phrase comme ça, elle ne se dit pas. Donc euh, le verbe reste mansoub par ce n qui est caché hein, et qui doit disparaître obligatoirement. D'accord Donc là c'est euh, que le fégledarig il est mansoub par n Et qui est Moudmara ou qui ne doit pas apparaître parce que dans d'autres situations, hein, donc elle est Moudmara Jawazen. Elle peut apparaître dans d'autres situations, mais non pas avec hatta Avec Hatza, elle doit disparaître. D'accord Moudmara ou D'accord Après Hatza, donc elle disparaît obligatoirement. Hein, disparaît obligatoirement. D'accord Donc ça, c'est le cas de Hatza. Le cas de Hatta. Donc Hatta, elle exige que le verbe, il soit... Donc, il va prendre nasb. Il va prendre nasb par N qui doit disparaître, qui ne doit pas apparaître. Qui doit disparaître. Oui En donc, il est N. En réalité, il est mansoub par N il est منصوب c'est comme ça qu'ils disent dans l'i'rab dans l'analyse ils disent fa'lun mudari'un mansoub bi an mudmaratun mudmaratan wujuban ba'da hatta mudmaratan wujuban ba'da hatta d'accord maintenant on va laisser hatta et on va rentrer avec le, celle qui suit et qui est al-jawab bil fa'i wal waw al-jawab bil fa'i wal waw الفعل Al-Mudari' Il va prendre aussi un Par En réalité En réalité Dans l'analyse Il fail Al-Mudari' Prend un par N Qui se trouve Mudmarawujuban Aussi Après Et après Ici Al-Jawab e al-jawab bi -el el ici c'est al-fa de, de la causalité de la cause qui va exprimer la cause et al-wau qui va exprimer al-ma'iyah l'accompagnement, d'accord? Al-fa ici il se trouve aussi dans, le, dans, dans, dans la situation et dans l'état de an-nasb an-nasb par quoi toujours par an. et qui ici mudmarak qui va euh, disparaître ou juba aussi Elle doit disparaître obligatoirement, hein, parce que avec le sababiyya et avec wa al elle doit disparaître. Elle ne peut pas apparaître, sinon la phrase les Arabes ne se sont pas exprimés ainsi. Hein. Il y a une condition ici, à condition que celle-ci, c'est-à-dire le fait wa wa al maiyya se trouve dans la réponse à une négation ou à une demande, hein, dans la réponse à une négation ou à une demande hein fi nafin, ou <mum>, jawab talab jawab nafin, ou jawab talab comment on va voir dans les exemples avec le fa d'abord on va prendre le cas de el fait. on dit par exemple la yatahawanu at-talib fatadhiya'a d'accord je traduis un peu juste pour qu'on comprenne le, le sens de cette phrase que l'étudiant ne soit pas négligent de sorte que sa chance se, se perde Hein? Que l'étudiant ne soit pas négligent ou insouciant, par exemple, de sorte que sa chance se perde. La Si on va dire fata'di'u, c'est faux. On ne doit pas dire fata'di'u. Le fil À la base, on a dit il est marfou Mais ici, il doit prendre un nazb. Parce qu'il réalise ici la, la, la, les, les conditions. Les conditions sont réalisées. C'est qu'il y a fait, hein, à ce il fait qui va exprimer la causalité. Qui va euh, exprimer que par cette cause qui est qui est la négligence, qui est l'insouciance, il va y avoir la perte de sa chance. Hein, elle exprime un rapport de causalité ici. Il y a cela et il y a euh, soit un nafi, hein. Soit à talab, c'est-à-dire qu'il est en train de, de nier cette, cette situation et de dire que, que s'il se produit cette situation, voici le résultat qu'on aura. Hein? Il y a un nafi, d'accord Il est en train d'exprimer qu'il est en train d'interdire en réalité. Il y a un, un nahi. Euh, lui il est en train d'exprimer de, de, un nahi de cela. Mais en réalité, pour le cas, si on le prend, c'est un cas de un nafi. Il est en train de, de, de, de dire que cette situation doit être niée, sinon on aura ce résultat. Hein? Donc là, La yatahewanu talibu forsatu. D'accord euh, Un deuxième exemple. rasoula Donc ici, dans l'exemple qu'on vient de, de prendre, il y a un il y a la négation. Il y a fait babiya avec la négation. Ici, maintenant, on va prendre fait babiya avec avec le fait qu'il est en train de te demander de réaliser une chose pour prendre le, pour que ce soit une cause que tu euh, euh, détiennes un résultat. D'accord? Donc là, tout à l'heure, il a dit ne fais pas cela pour, pour ne pas avoir ce résultat. Maintenant, il est en train de te demander de réaliser quelque chose pour avoir un autre résultat. Hein? Ici c'est at non pas an-nafi dans ce cas. Comme dans cet exemple. إِt-tabi'ir rasoola fe le messager, alors Allah t'aimera. le messager, alors Allah le verset de Surah Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit. Euh, dites leur Ya Muhammad, dites leur ô oh Muhammad, si vous aimez Allah, suivez-moi, suivez Muhammad, suivez-moi. Alors, Allah euh, euh, va vous aimer, hein, et il va vous pardonner vos péchés. Très bien, ici, dans, ce, dans cet exemple, qui nous rappelle ce, ce verset, ici, « Et tabi'a hein, Donc il y a un talab ici, il y a une requête, une demande. Il est en train de te demander de réaliser une condition. Si tu réalises cela, vient fa' sababia qui va rappeler ce, ce, cette causalité et va dire voici la conclusion. Fa' kalla. il est mansoub. Il est par quoi Il est mansoub par an mudmaratan san wujuban ba'dal donc le le verbe modéré il est menacé par an qui mudmara ou ou joliment par la cause qui signifie sab donc elle est précédée d'un talent d'une requête très yeah. bien suis le messager alors Allah t'aimera donc là rappelez-vous de cela que lorsqu'on a ce genre de, de de de de phrase le verbe doit prendre an négatif pour qu'on ne commence pas des des cas de, De, de, donc euh, euh, d'erreurs dans la prononciation et de, ce qui s'appelle al dans la langue arabe. al dans la langue arabe. Euh, par exemple, si quelqu'un va dire Il t'habillait le Rasoula, que Donc, dans ce cas, on va dire, il a, il a donné al au verbe. Or, il ne doit pas donner al au verbe. Il doit mettre un nasb au verbe. Puisqu'il y a les deux conditions il y a un talab et il fait y Qui, qui, qui, qui est ici qui, qui vient juste avant le fait le mudare d'accord euh, donc il resolle, il y a eu, on a vu maintenant le fait on va prendre le way aussi c'est la même chose hein? Euh, avec un nefi d'abord d'accord D'accord. Juste, je vous rappelle euh, un verset aussi où il y a le cas de le fait ce babia. min taïibati ma razakna kom wala tatraoufi hi fayahil la alaykum radhabi dans le Quran al-Karim. On trouve ce verset aussi. Wala tatraoufi hi il y a un nafi. Fayahil alaykum radhabi. D'accord. Allah dans, dans, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, il est en train de rappeler ses bienfaits sur les serviteurs ne transgressez pas hein, ne transgressez pas parce que les hommes ils transgressent hein, à cause de ses bienfaits et des gens ils veulent les, les, donc les, les prendre aux autres hein, par différentes formes de transgression hein, là c'est un c'est et puis il y a sababiyya fa fa madha fi yihilla alaykum ghadabi alors vous aurez euh, ma colère vous aurez mon courro ma colère donc allah soubhanahu wa taala les gens de la sunna les gens qui suivent la sunna du messager ali les gens donc qui suivent salaf salih il il ils, ils disent que allah soubhanahu wa taala donc lorsqu'il y a Un attribut qui est exprimé dans le Coran, al-Karim ou dans la Sunna, nous on, on croit en, en ces attributs comme il est Donc les gens de la Sunna, ils croient aux attributs d'Allah. Et parmi les attributs d'Allah cet attribut qui est mentionné ici, radabi, l'attribut de al radhab la colère. Hein, Allah, euh, il a l'attribut de la colère, comme aussi il est exprimé dans la sourate l'ouverture qui est bien connue, l'ouverture al-fatiha. O, il y a al alayhim bi'alehim. Mardou alayhim, c'est-à-dire subhanahu wa ta'ala, il est en colère, hein, et donc, euh, contre, donc, euh, une communauté, une communauté, et qui est, bien sûr, la communauté des Juifs. Et ceux qui, qui, qui les imis, bien sûr, et ceux qui les imis. Parce qu'il n'y a pas que, donc, euh, que cette communauté, mais ceux qui vont faire la même chose, ils auront le, la, la, la, la, la même conclusion et la même conséquence. Hein, l'yehoud, wa man na nahwahum et les autres ils sont déségarés c'est-à-dire les juifs les autres les chrétiens et ceux qui vont suivre la même piste ici pour ce qui nous concerne pour cet exemple c'est il y a une négation il y a une interdiction il y a une négation d'une situation sinon voici la conclusion que vous aurez Uh, أم خمتن لا يتهاون الطالب ويضيع أمله. Uh? لا يتهاون الطالب ويضيع أمله. Uh? أو ويضيع وتضيع فرصته. Uh? que les étudiants uh, ne soient pas uh? لا يتهاون. Euh, sa, sa chance et son espoir ne soient pas perdus ne soient pas perdus donc c'est comme ça que les arabes hein, ils ont euh, donné un nasb à ce verbe qui est mudare et qui vient après waou ouais, al-ma'iyya ici waou ouais, al-ma'iyya al-ma'iyya c'est l'accompagnement c'est à dire que ce sont ici Euh, deux choses qui vont ensemble s'il y a la négligence il y a la perte de, de, de l'espoir s'il y a la négligence s'il y a l'insouciance il y a la perte de l'espoir de, de l'étudiant ou bien si on va, va, va prendre le cas de, de la demande de la requête non pas de la négation et on a vu tout à l'heure, „Fayyuhibba kalla,”, avec le fer. On, le, on peut le prendre aussi, Avec to quoi ul tabi'ir rasoula, wa yuhibba kalla. C'est-à-dire, si tu, si tu vas suivre le messager, voici, ce sont deux choses qui vont ensemble. Si tu es en train de suivre le messager, Allah il t'aime. „Allah il t'aime. „It tabi'ir rasoula, wa yuhibba kalla. „Ah, wa yuhibba, elle est dans la situation De an nasb, dans la position De un nasb il prend un nasb le verbe euh, qui est le al mudari ici il est mansob par an mudmaratan wujuban ba'da waw al-ma'iyya hein c'est-à-dire puisque il y a la condition de al talab qui précède ces verbes de al-mudari sont donc euh, des verbes qui sont euh, mansouba hein qui ont la position de an-nasb hein par an qui est mudmara wujuban après al-fa' et après al-waw D'accord? Donc, les frères euh, qui viennent donc de, de nous rejoindre. Donc, je, je, je rappelle qu'il est important d'écouter éc, les enregistrements précédents pour, hein, que puissiez, pour que vous puissiez suivre tout cela. Hein. Qu -ce que « qu'est-ce que c'est? Al-Raf, Al-Khafd, Al-Jazm et ainsi de suite. Tout cela, on a déjà, on en a déjà parlé. Hein, donc, essayez d'écouter cela. Donc, euh, et euh, comme on a dit tout à l'heure avant donc, euh, de commencer le cours, hein, si on va étudier, étudier cette langue, on va euh, trouver le plaisir qu'il y a dans cette langue. Hein. Il y a un grand plaisir d'étudier vraiment cette langue. Hein, donc, euh, qui, donc euh, euh, la, la grande preuve que c'est une belle langue, c'est que Allah l'a choisi. Hein. La grande preuve. Irréfutable et que personne ne peut nier, c'est que Allah l'a choisi pour, euh, la dernière révélation, hein, euh, pour, donc, l'envoyer Muhammad, alayhi Très bien, donc là, on a vu le cas aussi, après Hatta, on a vu maintenant Al-Jawab bil wa al wau Al-Jawab bil wa al wau Maintenant, on va prendre, euh, le dernier, hein, Le dernier est qui est « au » qui est « au » le harf qui est « au euh, » c'est celle qui peut être remplacée par « illa » ou bien par « ila »« au » ici ce n'est pas n'importe quel « au » mais « au » c'est-à-dire qu'on peut remplacer par « illa » ou par euh, « ila » ou par « et ila » parce que « au » aussi elle vient avec le cas de al « al-atf » on ne parle pas de « au » qui, qui vient avec l'atf on parle ici d'un « au » qui est spécifique et qu'on peut remplacer par « illa » hein, ou par « illa » ou par « illa »« hein, illa » qui, qui, qui signifie euh, ici euh, « illa » donc euh, vient avec le sens parfois de l'exception de l'exception. on dit « hadara al-tollab muhammadan » D'accord Les étudiants sont présents sauf, sauf D'accord. Mais on va voir dans les exemples qu Qu'est-ce qu que ce au prend comme sens Qu'est-ce que ce au prend Comme sens précis Qu'on peut remplacer par ILA ou par ila. Très bien euh, On prend le premier exemple La al kafira yuslima yuslima La al kafira yuslima je combattrai le mécréant, ou bien il se convertirait en islam. Hein, je, com je combattrai le mécrayant c'est-à-dire par exemple dans une situation euh, donc, euh, de combat entre les musulmans et les mécrayants quelqu'un il exprime, il dit Je combattrai le mécrayant ou bien il se convertirait en islam. Ou bien il se convertirait en, en islam. Donc euh, ici c'est dans le sens de sauf s'il se convertirait en islam c'est à dire s'il se convertit en islam je ne vais pas le combattre d'accord c'est à dire celui qui est dans le champ de, de, du combat non pas comme euh, je, je le rappelle toujours parce que lorsqu'on ouvre ce sujet les, les gens de science euh, recommandent qu'il faut clarifier notre position vis à vis de ces, de ces questions hein, le combat des musulmans contre les mécréants, il se fait hein, derrière le gouverneur musulman Hein, par exemple, dans ce pays, il se fait derrière le roi hein, du Maroc. C'est lui qui, qui déclare la guerre contre euh, un pays, par exemple, hein, et qui transgresse ou bien... Hein, ou, euh, donc là, c'est lui qui déclare. Et non pas les groupes comme font les maintenant les, les groupes euh, donc euh, des euh, donc, euh, euh, ou d'autres. Euh, c'est pas un jihad, ceux C'est une innovation. Une bid'a en religion, ça s'appelle une bid'a en religion, une innovation. Parce qu'ils ont contredit les textes, hein, les textes qui sont dans le livre et la sunna, relativement à ce chapitre par exemple qui est al jihad Ils ont fait un jihad à leur guise, selon leur passion et ainsi de suite. Donc ne soyez pas dupes ou bien de, donc, euh, euh, confus ou indécis vis-à-vis -vis de ces choses. Hein. Soyez, ne soyez ne disent pas que peut-être que ces gens ils ont aussi des savants ou cela ou ce, non ces gens ils ont contredit ces gens ils ont contredit et donc ils ont contredit le Coran Karim ils ont contredit la Sunna du prophète et ils ont contredit le فهم السلف la compréhension des pieux prédécesseurs non. et ils sont en train de contredire les grands savants de notre époque les grands savants de notre époque tels que Al Albani et tels que Al et tels que Ibn et tel que Cheikh Fawzan qui est encore vivant, et tel que Cheikh Rabi Al-Madkhali, et les autres qui sont encore vivants, ces gens, voilà, ils clarifient la position de l'islam vis-à-vis de ces choses qui arrivent et qui, et qui sont menées par des individus, parfois dans, dans certaines situations, ou bien par un groupe d'individus. Non, ça c'est pas le jihad que, que recommande l'islam. L'islam, il recommande un jihad derrière le gouverneur et avec d'autres conditions aussi. Hein, avec d'autres conditions que les musulmans soient préparés Sur le plan de la foi, hein, et puis sur le plan, donc, de, donc, d'avoir, c'est-à-dire l'entraînement physique et donc, matériel et tout cela. Donc, il y a des conditions, et non pas que les choses se font d'une manière anarchique. C'est pourquoi ce jihad que, que ces gens, ils, ils font, euh, il n'aboutit pas. Il n'aboutit pas. Mais il est, il est cause de, donc, de, de résultats. Euh, contraire, ils il, il donnent les résultats contraires et les fruits contraires, qui est que les mécréants ils viennent euh, euh, coloniser le pays finalement. Lorsque ces gens ils apparaissent, finalement, qu'est-ce qu'on a de comme on Contemple les situations, c'est que les mécréants viennent en dernier lieu coloniser, etc. Coloniser hein, le pays, donc euh, en Irak ou autre, hein, ils, euh, ils viennent coloniser. Parce que ce jihad il a contredit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc le musulman ne doit pas contredire le livre d'Allah euh, surtout dans ces grandes choses telles que lorsqu'il s'agit du chapitre du polythéisme ou lorsqu'il s'agit de ce grand chapitre qui est de l'innovation religieuse hein? et aussi le musulman lorsqu'il commet un péché par exemple il se repent à Allah le musulman c'est quelqu'un qui est soumis à Allah ces gens ils suivent la passion ils suivent la passion donc là c'est à propos de cet exemple que j'ai cité Hein, donc, la al kafira ou yuslima. Certes, je combattrai le mécrayant, euh, ou bien il se convertirait en islam. islam C'est-à-dire que quelqu'un qui est champ, dans le champ de la, de la bataille, hein, il est en train de dire cela. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans dans, dans, dans, dans cette, dans cette euh, phrase On a, euh, euh, ou on a « au » qui vient avec le sens de « illa » de « illa » de « illa euh, » c'est donc le cas c'est donc, donc le cas de donner un nasb à « al-fi'l-mudari » qui vient après « au » mais qu'il y a aussi un euh, an-an » qui est « mudmara » ici « an-an » qui est « mudmara » ici « la uqâti al-kafira »« au an yuslima »« au an yuslima » donc c'est le cas aussi de donner un nasb à al fi'l mudari' ça c'est le premier exemple ou avec le sens de illa sauf sauf s'il fait souci ou cela la uqatilana al kafira ou ah yuslima d'accord deuxième exemple la alzamnaka ou taqdiyani dayni hein la alzamnaka ou taqdiyani dayni taqdi hein taqdiyani dayni je resterai avec toi jusqu'à ce que tu me rembourses ce que tu me dois. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu me donnes mon argent, par exemple. Jusqu'à ce que tu me rembourses ce que je te dois. Ce que tu me dois, plutôt. C'est moi qui t'a donné un prêt, par exemple. <t> « <'en> Donc le verbe ici, il, il prend un nasim. Et au ici est dans le sens de ila. Il est dans le sens de ila. La al naka, ila. an taqdiyani deini. Un ila un taqdiyani deini. Euh, dans ces verbes de al-mudari, taqdiyani. Et dans l'autre qu'on vient de voir qui est uslimah. Donc ils sont mansouba donc euh, ces verbes sont mansoobes par an qui est mudmara aussi ou après au, elle ne peut pas apparaître dans la phrase, on ne peut pas dire l'alzamannaka au an taqdiyani an ne doit pas apparaître ici, les arabes ils ont dit l'alzamannaka au taqdiyani l'alzamannaka au taqdiyani d'accord, d'ayni al kafira au yuslima i nie pas au yuslima. Donc ce an doit disparaître. Mais c'est un an euh, qui est on Donc là, on vient de voir les dix nawasib, hein? On vient de voir les dix Je les rappelle, hein? Je les rappelle. Euh, nawasib, nawasib al al Mudare An. D'accord Remarque, les noms arabes qu'on vient de voir sont au nombre de 10 chez les grammairiens de, de, de la ville de Al-Koufa, cette ville de l'Irak. Donc les deux écoles qui se sont distinguées en, en, en, donc dans la grammaire en, de l'arabe, c'est l'école de Al-Koufa qui est en Irak et l'école de Al-Basra qui est également en Irak, en Irak actuel c'est là où il y avait les grands etc. il y avait deux écoles, deux grandes écoles dans, dans, dans euh, euh, la langue arabe cela n'empêche pas qu'il y avait même, même des Arabes qui ont servi cette langue hein? il y avait même des Arabes, des gens étrangers qui ne sont pas des Arabes ara parce qu'il y a les, les Arabes et il y a l'A'ajim Hein, donc là, euh, il y a l'arabe, et il y a l'ajam. Il y a des, de, des -ajam qui, qui sont de grands savants de l'arabe, tels que Ibn Jinni, et tels que Sibaway, hein, Isibawai, euh, donc, euh, qui est un grand grammairien, hein, et aussi d'autres grammairiens, donc, arabes, tels que Ibn Hisham, hein, Ibn Hisham qui était de l'Egypte, de, de l'Egypte, et d'autres grammairiens, walhamdulillah. Donc là, l'islam, il n'apprend pas le fait de se, Donc euh, de se crisper sur ces, des nationalités ou sur des, des, des convictions ou bien donc des, des, des, des appartenances tribales hein, ou de, donc de race ou de couleur ou d'argent ou de richesse. Non, euh, le critère qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis c'est la piété. Le, cri, le critère qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit euh, que, que c'est le critère de la préférence entre les, les, les serviteurs c'est le critère de la piété c'est le critère de la piété à taqwa, hein, à la piété c'est là c'est le critère les autres donc euh, tout le monde peut servir cette langue et tout le monde peut rentrer dans cette langue et tout le monde peut donc détenir euh, de, de haut rang hein, dans, dans, dans cette religion et donc dans, dans le service de, de cette religion qui est l'islam peut-être que ces gens qui sont venus euh, servir la langue arabe par exemple Et qui est la langue, bien sûr, de cette religion. Très bien, donc là, nawasib euh, sont en nombre de 10, c'est les grammairiens de Al-Koufa, comme l'auteur Ibn Azarom, il est un grammairien donc Koufi, il suit les avis de, des gens de Al-Koufa, d'accord euh, Alors que pour Al-Basriyin, ils ont une autre subdivision, ils, sont, ils disent que c'est seulement en nombre de 4, non pas 10, ils disent que c'est en principe c'est 4, qui sont N, WALAN, WA Wakei. WA wszystkim. N, Walen, Waizen, wale. AN, którzy są euh, pierwsi, którzy zostali wymienieni w al feral D'accord AN, WALAN, WA WA Et les autres chorof, Les six autres qui restent a? A Par le premier, par An, par An, qui est Moudmara, soit Oujoubin, soit jawazen, qui, euh, qui doit disparaître dans la phrase, soit obligatoirement, soit facultativement. D'accord C'est comme ça que les grammairiens de Al-Basra, ils envisagent cela. Ils disent que ce, celui qui donne un nasb et qui, qui fait l'amel de un nasb qui fait cette action de un nasb c'est An, et non pas ces hurof, ces six que vous nous citez. Hein? ça c'est l'avis des gens de Al-Basra et l'autre avis c'est l'avis des gens de Koufa et alhamdoulilah nous on est en train de comprendre la langue arabe hein? nous on ne rentre pas donc dans la divergence avec ces gens parce que ça ce sont des, des grands grammairiens. nous devons connaître quel est notre rang à nous nous nous sommes des débutants qui sommes sont, qui sont en train d'apprendre la langue arabe hein? et donc non pas que, on va dire que tel avis n'est pas Euh, voilà, non, nous ne rentrons pas dans cela parce que nous, notre rang, c'est de, de, de, des débutants qui essayons de, de parler et d'écrire l'arabe correctement. Très bien, donc là, c'est Annawa Ce sont les agents qui vont faire n'asp du verbe. On va voir maintenant Al-Jawazim qui vont exiger que le verbe reçoive Al-Jazm, reçoive Asekun al à la fin, reçoive al -jizm. Hein, il reçoit un secoun ou bien ce qui euh, remplace un sukun comme on va voir. Quels sont ces jawazims Ils sont en nombre de 18. Thamani et Wal jawazimu, le Alif, il a dit dans, son, dans, ce metin, hein, dans ce petit livre, ce précis de, le, de la grammaire et qui est précieux. Wal euh, jawazimu thamani et ashar Wahiya, lem Walamma. وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيّان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة Donc là, ce sont les jawazim. Les jawazim, on a dit qu'ils vont faire une action dans le verbe euh, mudare, dans le mudare, et qu'il y ait une action de al-jazm. Al-jazm, dans la langue arabe, c'est al-qatar. Al-jazm, c'est al-qatar. C'est le fait de couper quelque chose. Al-jazm, c'est al-qatar. Comme on dit, par exemple, aussi, même dans la langue arabe, on dit an Ana C'est-à-dire, je tranche Et je suis sûr Qu'il ne va pas assister Je suis sûr qu'il ne, qu ne va pas Assister à l'événement, par exemple C'est-à-dire, je, je suis sûr Je tranche Et je suis sûr, d'accord Ça, c'est al jazm ça, c'est un sens de al jazm Et al jazm aussi, c'est le sens de Al-qata' al Al-qat'a, soit al comme ce que je viens de, de dire, c'est un qat'a qui est catégorique, qui est euh, métaphorique, hein, qui est métaphorique, être catégorique sur quelque chose, métaph métaphoriquement, hein, al-qat'a, ou bien, al-qat'a qui est le fait de couper quelque chose, hein, donc les, les gens, qu'est-ce qu'ils disent Ils ont dit que ce verbe qui est majzoum, c'est comme s'il si était maktour, hein, euh, par exemple on disait, yadhabu, hein, Et on va, et lorsque donc euh, on va avoir in il va recevoir ce qu'on au lieu de yazhab, au lieu d'avoir une, euh, une prononciation sur la dernière lettre finale et qui va aller, non, on va couper, on va comme euh, retrancher une partie, on est en train de couper une partie, d'accord, yazhab, yazri, on va avoir euh, donc euh, une chose qui va qui sera coupée qui est soit le haraka, soit parfois la lettre finale si elle est de huruf si elle est de huruf on aura quelque chose qui sera coupé et qui est un harf, un harf un une lettre qui sera coupée une lettre qui sera coupée maintenant le jawazim quels sont les, les agents qui font le jazim dans l'af'al mudara'a les jawazim sont en nombre de 18 et on va étudier ces jawazim et quels sont leurs sens pour comprendre quel est le sens de l'am, de l'amma, de idma hein? Euh, de mehma et ainsi de suite on va voir cela euh, comme nous, les expliquent les auteurs ici